Chapitre 1 Le Ménestrel Un soir d'hiver, le roi Arthur et ses chevaliers sont assis à la table ronde dans le château de Camelot. Soudain, un jeune homme entre dans l'immense salle. Il est grand, il a les cheveux bruns et les yeux noirs et tristes. Ses vêtements sont usés, mais propres. Il porte un lutte sous le bras. « Bienvenue à Camelot, jeune homme !» dit le roi Arthur. « Tu es Ménestrel ?»« Oui, sire, » dit le jeune homme. « D'où viens-tu » demande le roi Arthur. « Je viens de Cornouailles, » répond le Ménestrel. « Bien, » dit le roi Arthur. « Nous aimons beaucoup les Ménestrel et leurs histoires. Euh, Raconte-nous une belle histoire de preux chevaliers et de belles dames. « Connais-tu l'histoire de Tristan de Lonoy ?» demande l'un des chevaliers. « Oui, je la connais, » répond Oui, je la connais, » répond le Ménestrel. Tristan de Lenoir est un preux chevalier, mais son histoire est très triste. « Assieds-toi et raconte !» dit le roi Arthur. Le menestrel s'assoit sur un tabouret et commence à raconter l'histoire de Tristan au roi et au chevalier. Il parle, il joue du luth et il chante. Voici l'histoire qu'il raconte. Pendant des années, il y a eu des guerres entre la Cornouaille et l'Irlande. Souvent, les Irlandais naviguaient sur la mer de Cornouaille et l'attaquaient. Les batailles étaient terribles et beaucoup de gens mouraient. Le roi Marc de Cornouaille voulait la paix, mais les Irlandais ne la voulaient pas. Le roi ne savait pas quoi faire. Un jour, il demande à son cousin, le roi Rivalin de Lonoa, de l'aider. « Aide-moi à battre les Irlandais et tu pourras épouser ma très belle sœur !» dit le roi Marc à son cousin. « Les Irlandais sont aussi mes ennemis !» dit le roi Rivalin. « J'accepte de t'aider. Ensemble, nous pouvons gagner et j'épouserai ta très belle sœur !» Le roi Rivalin et le roi Marc combattent ensemble et gagnent la guerre contre les Irlandais. Le roi Rivalin épouse la sœur du roi Marc ils reviennent au château de l'eau noire. Ils s'aiment tendrement, et ils sont très heureux, mais leur bonheur ne dure pas. Un an plus tard, le roi Rivalin est tué pendant une bataille. Au même moment, la reine met au monde un enfant, mais elle meurt peu de temps après. Avant de mourir, elle appelle son serviteur, Rouault. « Rouault, je vais mourir, » dit la jeune et belle reine prend mon enfant et appelle-le Tristan son prénom signifie tristesse veille sur lui et aime-le comme ton fils lorsqu'il sera devenu un homme il doit aller voir mon frère le roi Marc de Cornouaille il l'aidera Rouo et sa femme aiment le petit Tristan comme leur propre fils et ils veillent sur lui Tristan devient un garçon fort et courageux. Il apprend à se servir d'une épée et d'une lance et à monter à cheval. Il apprend aussi à jouer du lutte et à parler d'autres langues. Tristan est devenu un homme. Il quitte donc l'eau noie et va en Cornouaille chez son oncle. Le roi Marc vit dans un château à Tintagel. Tristan entre dans la grande salle du château. Sire, « Je suis votre neveu, Tristan de Lonois. »« Tristan, mon neveu !» dit le roi Marc. « Bienvenue à Tintagel. Voici ta nouvelle maison. Je suis vraiment content de te voir. Mais, chevalier et moi, nous allons t'apprendre beaucoup de choses et tu deviendras un grand chevalier. » Au château, tout le monde souhaite la bienvenue à Tristan. Le jeune homme est heureux avec son oncle qu'il aime comme son propre fils. Il devient un grand et célèbre chevalier et participe à beaucoup de batailles. Le peuple de Cornouailles admire son courage, sauf quelques chevaliers et quelques nobles qui sont jaloux de lui, car il est le chevalier préféré du roi Marc. Un jour, Morou d'Irlande arrive au château de Tintagel. C'est un homme gigantesque, au visage sombre et aux mains puissantes. C'est le roi Gormond d'Irlande qui m'envoie dit-il d'une voix solennelle. « Comme tous les cinq ans, je viens chercher son tribut. Tu dois lui envoyer trente nobles garçons qui deviendront ses serviteurs. Si tu refuses, le roi Gormon attaquera la cornouaille. »« Quoi ?» crie le roi Marc. « Trente nobles garçons !»« Tu dois obéir au roi Gormon, » dit Morou. « Ou alors un de tes chevaliers doit se battre contre moi. Si ton chevalier gagne, « Tu ne devras pas payer le trébut roi, mais personne ne veut se battre contre moi. Je suis le plus fort et tout le monde a peur de moi. » Personne ne parle, mais le visage de Tristan est rouge de colère. « Je me battrai avec toi, Morou !» dit Tristan. « Tu ne me fais pas peur !» Tout le monde est surpris et regarde Tristan. « Non, Tristan, ne te bats pas avec lui. Il est trop grand et trop fort !» dit le roi Marc. « Tu ne peux pas gagner. Il va te tuer !» « Non, oncle Marc, » dit Tristan. « Je suis un chevalier de Cornouailles et je peux le battre. » Morou regarde le jeune homme et se met à rire. Tristan est beaucoup plus petit et maigre que lui. « Rencontrons-nous dans une semaine sur la petite île, en face du château, » dit Morou. « Viens seul, tôt le matin. » Tristan regarde Morou droit dans les yeux et lui dit « J'y serai. »